On parle mal dans notre dos <rire> Émission 180, on est là 180 ou 181, Pierrot 181 181 J'ai dit 180, mais le 1 était absorbé. Ouais, voilà. C'était un H euh... <rire> absorbé, non Comment on dit Aspiré Non, je ne sais pas. Ouh là là Ne parlons pas de rhétorique, ni de... Ni de comment on dit Je ne sais pas, mais parlons plutôt euh, musique euh, sur Goodbye dans Goodbye Kevin, sur Radio Campus Lille. Tout à fait Émission 181, comme je l'ai dit tout au début. Euh, je au te programme. Dis, au programme, les voilà. Au programme, <rire> il va y avoir de mon côté, pas un, mais deux tubes. Deux un, tubes. Un qui vient de Tel Aviv, l'autre qui vient du label Bing Cron Records, et un gars qu'on a déjà passé. Euh, et puis, après, on va revenir sur le premier album de Jeunes Espoirs Anglais. Et si on a le temps à la fin, Jeunes Espoirs Anglais que vous avez présenté en mars dernier... Okay. C'était dans un autre monde C'était anti-confinement, anti-posterius C'est vrai, vrai. Anti euh, Je mélange tous les mots et, euh, et après moi je finirai par un duo Inattendu que je connaissais pas Mais leur histoire est intéressante Si on a le temps, bien sûr Très bien, alors moi euh, je commencerai euh, Mon tour, euh, enfin c'est toi Qui vas commencer mais moi je en vais enchaîner avec un, un petit Rock Teenagers Qui m'a fois m'a plu Alors voilà, une fois n'est pas coutume je me suis dit Vas-y on va retomber en enfance Euh, ensuite, on écoutera deux extraits d'une compilation chère à mon cœur euh, qui s'appelle Motland et qui a sorti une euh, compile justement pour ses trois ans. Et euh, ensuite, euh, ah ouais, j'ai également euh, dans ma manche une reprise magistrale d'un tube complètement imbuvable. Et alors là... De Yann Folie Ah, euh, on n'est pas loin. Ah oui Non, on n'est pas, on est loin quand même. C'est un tube international, même. un gros gros tube, ah. mais qui franchement... À certaines périodes de l'année, tu l'entends ah, Et il te sort par les trous de nez. Trop de teasing Effectivement, si on a le temps aussi de mon côté, je terminerai par une petite session afro-groove, pas piquer des canetons, euh, mais ça, on verra, je ne vous en dis pas plus. Et pas piquer des canetons, puisqu'on n'est pas des canards. Euh... <rire> Alors, qu'est-ce que je voulais dire, Léna tu bon, voulais Je voulais présenter vais... ton premier et morceau. Voilà, c'est un groupe, il aime bien les chiffres, parce qu'il s'appelle... Sababa 5. D'accord Voilà, donc comme je l'avais précisé en intro... <rire> Maroon 5, peut-être qu'ils se sont inspirés... Hein. Ouais, peut-être, peut-être peut parce qu'ils sont 5. Exactement <rire> Comme les 3 T... J'ai l'impression qu'on va pas avancer dans cette émission... Non, mais on déduit, tu vois, on est ah des allez. enquêteurs, tu vois... Tu vois... Et donc, les Sababa 5, comme je l'ai précisé, ils viennent de Tel Aviv... Et donc là, on va écouter euh, le single « Forgive » Qui est, issue, euh, qui est le deuxième single qu'ils ont sorti en 2020, après euh, Tokyo Midnight. Tokyo Midnight, qui était, euh, comme son nom le précise, plutôt japonisant. Ouais. Donc, ils vont un peu dans, dans tous les styles. Et là, ils sont accompagnés par Anton Koliadko. Et c'est un tube en puissance. C'est vraiment très, très bon. La grosse base, c'est du groove, groove, groove, du surf rock, du rétro funk... Et en particulier, ils vont chercher dans leurs influences israéliennes le folk et funk Mizraït des années 60 et 70. Et notamment, un artiste de cette période qui les a marqués, c'est Harry San. D'accord. Et c'est leur premier album, du coup C'est que des singles, pour le moment. C'est que des singles, donc il n'y a ouais. encore rien de sorti, c'est tout frais, tout récent. Ouais. c'est deux euh, singles avec deux morceaux dessus à chaque fois. Ouais. Et avec à chaque fois un featuring avec un musicien. Ils avaient sorti un album, c'est leur deuxième album. Ah Il avait sorti un album <rire> qui s'appelait... Piero, je lui pose une question, il me répond oui, et en fait, il se rend compte dans sa réponse qu'il faut dire non. <rire> non, c'est parce que j'ai pas révisé mal son. Non, c'est pas ça, c'est que je suis tellement excité par ce, ce morceau que j'ai envie qu'on l'écoute. Et c'est chez Battle of Records. Ok. Peut-être un label qu'on avait déjà évoqué, un label londonien, qui aime bien euh, voguer vers la Méditerranée. Euh, donc l'ensemble de Méditerranée, c'est large. Oui, c'est vrai. Hein voilà. <rire> Ouais, en plus euh, on a une carte de la Méditerranée donc on voit Je me perds. Est-ce qu'on n'écouterait pas ouais, Sababa 5 Je Five pense qu'il est temps de lancer le premier morceau. Avec le morceau euh, bah, forgive. Et euh bah, tout de suite c'est maintenant. Прости меня, что опоздал, Быстротечно, быстротечно быстро, течно, быстро течно. Минут прозрачная вода, Убегает незаметно. Ты так всегда во всем дочна, Моя мечта. Franchement, euh, très cool, j'ai beaucoup aimé, c'est très entraînant, voilà si tu veux avoir mon avis. Parfait, peut-être qu'on passera le premier single à la fin, on sait pas, rien n'est écrit dans cette émission Vous l'avez déjà constaté avec cette intro. <rire> eh bien, on enchaîne avec un morceau qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir pourquoi Parce que là, du coup, on part sur un morceau rock un peu teenager, euh, avec le projet de Sabrina Fuentes, qui s'appelle euh, donc qui a vu le jour. Donc Son projet pardon, s'appelle Pretty Sick. Et en fait, c'est un projet qui a vu le jour alors qu'elle n'avait que 13 ans. Ah elle oui. en a 20 maintenant. Précoce. Ouais. Et donc, à 13 ans, en fait, elle se dit... Euh, tu sais, elle est au high school. C'est et... impossible. Voilà. Et euh, elle... Ouais, exactement. Delle euh, référence. Et en fait, elle réussit à convaincre deux de ses camarades de jouer avec elle. Donc, ils fondent le groupe euh, pendant tout le, le collège euh, lycée. Et sauf que, bien sûr, ils se séparent au moment où chacun va à la fac. Sauf que... La fac Elle, a quand même un peu, elle est quand même très très affondante euh, et elle réussit à s'entourer se, à de nouveaux musiciens avec qui ça fait clic. Notamment des gars qui sont quoi Ça fait clic. Ça fait clic. Euh, donc pourquoi il y a un côté très ado euh, dans cette EP euh, C'est justement parce que y a, en fait, ça reprend beaucoup de chansons qu'elle a écrites dans son journal intime entre 13 et 20 ans justement. Et alors Tu dis ado dans les paroles ou dans, même dans le style musical euh, Pas forcément dans les paroles, dans le style musical. Ça fait un peu rock teenager. Guitar. Euh, ouais guitare. Euh, ouais, ouais. Nirvana, peu, aller pour, pour aller haut Non wow. Ah bah, bah, bah Tu vas te faire ton idée, écoute. Moi, je suis pas très douée ouais. pour euh, décrire écoute, euh, Alors, il y a un truc aussi qui revient beaucoup dans sa manière de composer, c'est que généralement, elle fait euh, refrain, cou refrain couplé, refrain couplé. Et euh, la dernière partie, en fait, elle laisse les instruments. Euh, et ça fait un peu un crescendo et ça part, ça part, ça monte, ça monte, ça monte et ça explose. Et voilà, et il y a vraiment beaucoup de place euh, qui est laissée à la composition. Alors je suis en train d'essayer de regarder en même temps euh, comment s'appelle cet euh, EP ou cet album. Euh, ça s'appelle... Ah non, c'est le single Pierrot pas, non, par hasard, euh, plus d'infos là-dessus. Non, mais on peut le donner juste après le morceau. On le donnera juste après le morceau. Euh, le morceau qu'on écoute, en fait, il y en a deux. C'est les deux premiers morceaux euh, de l'EP. Euh, Come Down, qui est une petite introduction euh, euh, de 53 secondes. Et ensuite, on aura Alan Street, qui est le morceau qui m'a euh, tapé dans l'œil et dans le tympan. Pretty Sick avec Come Down et Alan Street Et euh, Pretty Sick avec euh, Calm Down et Alan Street, sorti sur leur premier album Deep Diving, qui est sorti l'année dernière sur le, le, chez Dirty Hit. Les Dirty Hit, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que j'en ai parlé euh, bon, la moi semaine dernière, rien. non Ça ne me dit rien. Euh, oui, alors on voit tout à fait le côté teenage, une grosse oui, guitare, la voix. Euh, ouais. euh, mais, mais la voix, pas forcément à 100%, c'est peut-être parce que tu me dis qu'elle est jeune, que ça m'influence. Oui. Mais surtout grosse guitare. Ouais, c'est ouais. ça, grunge un peu, voilà euh, quoi. Du Nirvana et puis plein d'autres trucs. Dans la voix, oui, pour, j'aurais dit Avril Lavigne et encore, c'est pas du tout le même délire. Ouais, non, elle si... a ouais, une belle voix, je trouve. Ouais, ouais, À On va passer à un artiste euh, que tu as passé il n'y a pas très longtemps, Léna. Elle, Michel, à faire. Ah oui. Alors, pour... ah, oui. pourquoi je le passe Parce que le 26 mars prochain, eh ben, il sort un nouvel album qui s'appellera Yeti Season. Chez nos amis de Big Crown Records. Avec sa nouvelle euh, collaboratrice Enfin, c celle Santos. qui revient. Ouais. Qui, re qui, revient euh, qui est revenue récemment. Cet et été. de façon récurrente. Voilà. Puisque tu avais passé un morceau euh, de Michel Alfer où il était dessus, non Cet été, ouais, qui était sorti l'été dernier. Et avant, il avait déjà deux ans avant sorti un truc avec elle. Pia Malik. Exactement. Et, euh, et ben voilà, c'est un extrait. L'extrait, ça peut être Mourking Game. Et ça a des sonorités un peu euh, hindoues. Je ne sais pas, indienne Oui, bah, elle est indienne. Ah bah voilà. Et ça sent fortement. Et euh, ça tape. C'est mon deuxième tube, je vous l'avais dit. Mourking Game de Im El Michel Affaire avec Pia Malik. <musique> Ce son dans les veines, non-stop, ouais il est, euh, je trouve qu'il est bien efficace. Il te fait bouger la tête, il te donne le sourire. On en regretterait presque qu'il ne dure que 2 minutes 30. Ouais, sur le papier, il dure 3 minutes 12, mais euh, la fin la... est pas forcément. Bon, C'est juste des petits bruits. C'est des... peut-être une intro à un autre morceau qui sera sur son album qui sort, je vous rappelle, le 26 mars prochain. Soyez au rendez-vous. <rire> Alors moi je vais vous parler d'un label que j'aime bien, voire même beaucoup, que j'avais déjà présenté. Il s'appelle euh, Motland. Et pourquoi je l'avais déjà présenté Parce qu'il héberge de temps en temps des artistes que j'aime bien, genre Crab, Allo Mode, Jessica 93 ou encore Le Prince Harry. Petit grattage de gorge. Euh, et ils ont sorti une compile pour, leur pour les, leurs 3 ans, en fait, et ça s'appelle Sons From Motland, volume 1. Il y a 15 chansons euh, dessus de 15 artistes différents. Le morceau qu'on va écouter, nous, c'est euh, un morceau de Jessica 93, qui s'appelle, euh, on va y arriver, Enigma of the Absolute. Euh, voilà, c'est très très bon. Jessica93 avec Enigma of, of the Absolute sur la compile Sands of Motland volume 1 euh, du label Motland. Voilà. Euh, c'est le moment des Jeunes Espoirs, Lena. Ouais. C'est le moment de récupérer la copie. Jeunes Espoirs, c'est <rire> les Working Men's Club qu'on ah avait oui. présenté en mars dernier, euh, qui ont sorti leur album en octobre dernier, si je ne me trompe pas. Euh, et, et le verdict alors c'est un groupe euh, allez je vous remets vite fait dans le contexte jeune groupe de Tom Orden, petite ville du nord de l'Angleterre près de Manchester qui avait signé sur le label londonien Evenly Recording Evenly voilà comme tu le dis bien <rire> et donc c'est des jeunes qui font du post-punk euh, électro avec des grosses guitares et un chant un peu scandé ouais. par un jeune de 18 ans peut-être 19 ans maintenant c'est vrai qu'ils sont très jeunes euh, qui était très bon sur scène et qui avait fait notamment la première partie quand il y avait des concerts des Fat White Family en Angleterre ce qui est pas mal voilà Donc Voilà, c'est eux, les Working Men's Club. Et du coup, l'album est sorti. Et, et bah, moi, je suis un peu déçu. Euh, je pense qu'on est d'accord. Voilà, il y a des bons morceaux, mais il y a des morceaux, c'est un peu du bruit. Ça fait un peu, les, je vais peut-être euh, faire mal aux puristes, Mais il y a un petit côté New Order que, qui me Ouais. <rire> Désolé pour les fans de New Order. Mais il y a quand même des très bons morceaux, notamment les singles qui étaient sortis avant et d'autres. Mais en particulier, celui qui clôture cet album, qui est un album éponyme, qui s'appelle Angèle qui dure 12 minutes et qui est très très bon, qui est tout, beaucoup plus harmonieux, moins lourd, même s'il y a le côté très crot qui est psyché, avec une longue montée. Et, euh... et qui donne envie de en, sur scène, en fait, surtout ça. Exactement, te... ouais. qui est un peu un morceau découpé en deux temps, tu vois, il y a six premières minutes et six, six euh, secondes, deuxième partie de, du morceau qui sont, euh, un peu, qui sont un peu en transe, qui t'emmènent ouais. en transe, voilà, qui donnent envie de revoir des concerts. C'est ça. Donc, Pas fan de l'album, mais quand même envie de les voir en concert quand on pourra. Waouh, j'ai envie de chialer. <rire> Working Men's Club et, et le morceau, c'est Angel. Et non, c'est pas un live. Et là, on a un petit doute. Est-ce que ça repart ou est-ce que ça reste comme ça Je crois que ça. ça part pas. C'est comme, euh, comme si on était en concert. Même oui. ambiance. Ah, chercher une bière Vas-y un en Prends des pattes, ça durera plus longtemps Ah, mais ils ferment Prends des pattes, c'est bien ce que je dis. Euh, donc, c'était le Working Men's Club avec le, le morceau Angèle qui euh, donne envie de revoir des concerts. On enchaîne directement, sans transition, avec un deuxième extrait de la compile euh, Motland, dont je vous ai parlé juste avant, avec le groupe You Do Right, euh, You Do Right que j'ai déjà présenté dans l'émission. Ils viennent de Montréal, euh, au Québec, et ils avaient sorti un split album avec Acid Mother Temples dont on avait euh, écouté un extrait. Et du coup, euh, là, ils, ils collaborent avec Jasmine Trails, Jasmine Trails qui est euh, en fait le pseudonyme de Ali Omanik, qui est une genre artiste. Canadienne qui, à ses débuts, euh, on était plutôt sur des productions un peu lo-fi, un peu nerveuses, et depuis s'est transformé euh, en des compos un peu plus maîtrisés, dans le sens où euh, on est plus euh, sur de la pop, c'est qui est proche du show-gaze de la dream folk assez sombre. Euh, voilà. Et donc à eux deux, ils sortent une chanson pour cette compile qui s'appelle Marché Part 3 ou point .3, je sais pas. C'est PT.3. Donc euh, voilà, euh, pareil, hein, sorti sur cette compile, toujours chez Motland. You do write et Jasmine Trails avec Marché Part 3. C'était You Do Right avec Jasmine Trails. Euh, petit côté Tamim Pala sur la ligne de basse, euh, comme on l'a dit en off. Basse batterie. Exactement. En même temps, je me disais, euh, disais euh, Tamim Pala, ils ont tellement cartonné que... Voilà, ils, ils ont... Influencé énormément de choses. Bah, forcément, de groupes ouais. euh, comme les Rolling ah, mais Stones pas à une, une, une époque. Oui, ce n'est pas euh, une critique du tout. Hein. Non, mais C'est vrai que cette sonorité, Tamim Pala, ils l'ont un peu... Euh... Ouais, ils l'ont un peu... Euh... Il y a des gens qui n'ont pas calqué, mais qui euh, s'est influencé. Ces influences, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que tout le monde est ensemble. <rire> euh, chose promise, chose due. Même pas, je n'avais pas promis, mais ça vous fait un cadeau. On va écouter un deuxième extrait des Sababa Five. Euh, le premier extrait de leur album à venir, Tokyo Midnight, euh, où là, ils sont accompagnés par Yurika Anashima. Anashima, c'est bien ça, je l'ai bien dit. Et euh, vous allez voir, c'est un autre style que le premier morceau « Forgive » avec Anton Colidiaco, mmh. mais c'est tout aussi « groove », ça reste le maître mot « le groove ». Baba Five et le morceau Tokyo Midnight. C'est une petite tuerie. Ouais, J'ai beaucoup aimé. C'est bien aussi. Hein ouais. Et eh bien, le dernier morceau qu'on va passer, du coup, je, vais, je vous avais promis une reprise de, de dingue, mais du coup, je ne vais pas passer ce morceau-là. Ça sera pour la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez continuer à chercher, peut-être. Enfin, euh, vous pouvez chercher de quoi il peut s'agir. Et donc, du coup, je vais vous présenter Samba de la Morté. Je ne sais pas si on l'a déjà passé. Euh, Peut-être. En gros, c'est un groupe euh, qui est porté depuis 2012 par Adrien Leprêtre, euh, qui est un normand, et euh, qu'on a souvent décrit comme euh, le groupe, le plus, le groupe électrique, électronique le plus organique, dans le sens où euh, en fait, c'est un savant brassage entre euh, la musique synthétique et la musique acoustique, dans le sens où ça mêle des instruments, des vrais instruments, et beaucoup d'électro. D'accord. Voilà. Alors, lui, euh, il brasse assez large niveau inspiration, euh, pas mal du côté de l'Orient, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest. Euh, il a sorti, ils ont sorti euh, un EP en juin 2020 qui s'appelle Landmark euh, Landmark qui veut dire repère en français Et c'est sorti sur le label No Way Records Et c'est un EP qui vient clore le chapitre un peu plus groovy Qu'ils avaient entamé sur leur deuxième album euh, Et c'est un peu à prendre comme la phase B de ce dernier album justement euh, Parce qu'il lui restait encore des morceaux à sortir et euh, que là c'est chose faite et que maintenant il peut passer à autre chose alors sur ce morceau qu'on va écouter qui s'appelle Lockdown Groove il euh, y a un groupe euh, qui chante qui s'appelle The, Sup The Supreme Urville Choral j'arrive pas à le dire j'aurais bien réussi à le dire euh, et en fait c'est pas un groupe Mais il fallait bien les nommer. En fait, c'est juste une bande de potes qui euh, a été confinée ensemble pendant le confinement du mois de mars. Et du coup, euh, comme ils ont participé à la composition du morceau, il fallait bien les nommer. Du coup, ils ont inventé ce, ce, ce nom de groupe-là. Euh, voilà, c'est un groupe éphémère. Comme l'indique le, le nom du morceau, quoi. Lockdown, c'est... Lockdown, groove, ouais. ouais. Lockdown, c'est le confinement. Et du coup, ça s'est sorti chez Concrete Knives. Ah non N'importe quoi. C'est que lui, il faisait partie du groupe Concrete Knives. Okay. et du coup je ne sais pas euh, là ce morceau il fait un peu Afrobeat et j'ai pas noté sur quel label c'était sorti mais c'est pas grave je vous lirai après Lockdown Groove merci Samba de la Muerte avec Lockdown Groove et il est déjà temps de se dire au revoir. Tout à fait, c'était l'émission 181ème, c'était Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Et on se dit à la semaine prochaine. Tout à fait